Unité 2. Leçon 2. Exercice 2. Écoutez les indications au téléphone et faites correspondre avec les dessins. A. Rue des Sablons. Le restaurant est à gauche et l'hôtel est à droite. B. Au bout de la rue Victor Hugo, sur la place, le musée des Beaux-Arts. Devant la gare, la station de taxi. D. Derrière la cathédrale Notre-Dame, le parc. E. Entre l'université et le musée du cinéma, la bibliothèque.